Quand tout bébé n'en fait Chez le déclaration Tout le tellement bien passé Que le mec au dimme va du rendez-vous Mais quand il soit l'un de bébé Il y a mes gros seuils ou malveillants Il y a les moindres qui s'aiment déflé Les teams pas moins m'ont le patin Cap on est dit Le team c'est ça que t'a mourir Dans le cinéma Quand tout bébé n'en fait Chez le Tout le tellement bien passé Que le mec au dimme va du rendez-vous Mekouri swal mwen rive ka e bebe me re se youn malveyon Di rele li modem ki sam m te vle li di pa mwen mo del pa don ka pone li. Simse oh, no, no, bokse. Oh, no, no, no, no, sa mwen